Ma chère cousine, vous apprendrez, je le crois, avec plaisir le succès de mes entreprises. Vous m'avez porté bonheur, je suis revenu riche, et j'ai suivi les conseils de mon oncle dont la mort et celle de ma tante viennent de m'être apprise par monsieur des Grassins. La mort de nos parents est dans la nature et nous devons leur succéder. J'espère que vous êtes aujourd'hui consolée. Rien ne résiste autant, je l'éprouve. Oui, ma chère cousine, malheureusement pour moi, le moment des illusions est passé. Que voulez-vous En voyageant à travers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie. D'enfant que j'étais au départ, je suis devenue homme au retour. Aujourd'hui, je pense à bien des choses auxquelles je ne pensais pas autrefois. Vous êtes libre, ma cousine, et je suis libre encore, rien n'empêche en apparence la réalisation de nos petits projets. Mais j'ai trop de loyauté dans le caractère pour vous cacher la situation de mes affaires. Je n'ai point oublié que je ne m'appartiens pas. Je me suis toujours souvenu, dans mes longues traversées, du petit banc de bois. Eugénie se leva comme si elle eût été sur des charbons ardents et alla s'asseoir sur une démarche de la cour. Du petit banc de bois où nous nous sommes jurés de nous aimer toujours, du couloir, de la salle grise, de ma chambre en mansarde et de la nuit où vous m'avez rendu par votre délicate obligeance mon avenir plus facile. Oui, ces souvenirs ont soutenu mon courage. Et je me suis dit que vous pensiez toujours à moi, comme je pensais souvent à vous, à l'heure convenue entre nous. Avez-vous bien regardé les nuages à 9 heures Oui, n'est-ce pas Aussi ne veux-je pas trahir une amitié sacrée pour moi Non, je ne dois point vous tromper. Il s'agit en ce moment pour moi d'une alliance qui satisfait à toutes les idées que je me suis formées sur le mariage. L'amour dans le mariage est une chimère. Aujourd'hui, mon expérience me dit qu'il faut obéir à toutes les lois sociales et réunir toutes les convenances voulues par le monde en se mariant. Or, déjà se trouve entre nous une différence d'âge qui peut-être influerait plus sur votre avenir, ma chère cousine, que sur le mien. Je ne vous parlerai ni de vos mœurs, ni de votre éducation, ni de vos habitudes qui ne sont nullement en rapport avec la vie de Paris et ne cadreraient sans doute point avec mes projets ultérieurs. Il entre dans mes plans de tenir... Un grand état de maison, de recevoir beaucoup de monde, et je crois me souvenir que vous aimez une vie douce et tranquille. Non, je serai plus franc, et veux vous faire arbitre de ma situation. Il vous appartient de la connaître, et vous avez le droit de la juger. Aujourd'hui, je possède quatre-vingt mille livres de rente. Cette fortune me permet de m'unir à la famille d'Aubrion, dont l'héritière, jeune personne de dix-neuf ans, m'apporte en mariage son nom, un titre, la place de gentilhomme honoraire de la chambre de sa majesté est une position des plus brillantes. Je vous avouerai, ma chère cousine, que je n'aime pas le moins du monde mademoiselle d'Aubrion. Mais par son alliance, j'assure à mes enfants une situation sociale dont un jour les avantages seront incalculables. De jour en jour, les idées monarchiques reprennent faveur. Donc, quelques années plus tard, mon fils, devenu marquis d'Aubrion, « Ayant un majorat de quarante mille livres de rente, pourra prendre dans l'État telle place qu'il lui conviendra de choisir. Nous nous devons à nos enfants. Vous voyez, ma cousine, avec quelle bonne foi je vous expose l'état de mon cœur, de mes espérances et de ma fortune. Il est possible que de votre côté vous ayez oublié nos enfantillages après cette année d'absence, mais moi, je n'ai oublié ni votre indulgence, ni mes paroles. Je me souviens de toutes. » même des plus légèrement donnés, et auxquels un jeune homme, moins consciencieux que je ne le suis, ayant un cœur moins jeune et moins probe, ne songerait même pas. En vous disant que je ne pense qu'à faire un mariage de convenance, et que je me souviens encore de nos amours d'enfant, n'est-ce pas me mettre entièrement à votre discrétion, vous rendre maîtresse de mon sort, et vous dire que s'il faut renoncer à mes ambitions sociales, je me contenterai volontiers de ce simple et pur bonheur duquel vous m'avez offert, de si touchantes images. Ta ta ta ta ta ta, ta » avait chanté Charles Grandet sur l'air de Non più Andrai en signant votre dévoué cousin, Charles. Tonneur de Dieu, c'est y maître des procédés, dit-il. Et il avait cherché le mandat et il avait ajouté ceci P.S., je joins à ma lettre un mandat sur la maison des Grassins de 8000 francs à votre ordre et payable en or, comprenant intérêt et capital de la somme que vous avez eu la bonté de me prêter. J'attends de Bordeaux une caisse où se trouvent quelques objets que vous me permettrez de vous offrir en témoignage de mon éternelle reconnaissance. Vous pouvez renvoyer par la diligence ma toilette à l'hôtel d'Aubrion, rue hille bertin Par la diligence, dit Eugénie, une chose pour laquelle j'aurais donné mille fois ma vie Épouvantable et complet désastre. Le vaisseau sombrait sans laisser ni un cordage ni une planche sur le vaste océan des espérances. En se voyant abandonnées, certaines femmes vont arracher leur amant au bras d'une rivale, la tuent et s'enfuient au bout du monde, sur l'échafaud ou dans la tombe. Cela sans doute est beau. Le mobile de ce crime est une sublime passion qui impose à la justice humaine. D'autres femmes baissent la tête et souffrent en silence. Elles vont mourantes et résignées Pleurant et pardonnant, priant et se souvenant jusqu'au dernier soupir. Ceci est de l'amour, l'amour vrai, l'amour des anges, l'amour fier qui vit de sa douleur et qui en meurt. Ce fut le sentiment de Génie après avoir lu cette horrible lettre. Elle jeta ses regards au ciel en pensant aux dernières paroles de sa mère, qui, semblable à quelques mourants, avait projeté sur l'avenir un coup d'œil pénétrant, lucide. Puis, Eugénie, se souvenant de cette mort et de cette vie prophétique, mesura d'un regard toute sa destinée. Elle n'avait plus qu'à déployer ses ailes, tendre au ciel, et vivre en prière jusqu'au jour de sa délivrance. « Ma mère avait raison, » dit-elle en pleurant, « souffrir et mourir. »